Unité 6. Leçon 3. Exercice 1. Distinguez « f » et « v ». Cochez. A. Fais ta valise. B. Va faire une photo. C. Fais du vélo. D. Va jouer au football. E. Fais voir ta voiture. F. Fais la fête. G. Va visiter la ville.